Vous écoutez C'est fou en diffusion Vous aimez ça? Visitez cfou.ca Maintenant voici Zachary Janvier et sa Critique Azac La critique Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Kirby Superstar Ultra C'est un jeu de Kirby, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une genre de petite boule rose qui avalent ses ennemis pour faire ses pouvoirs. C'est un jeu genre de plateforme, un peu comme Mario Bros, mais avec un autre personnage, puis au lieu de sauter ses ennemis pour les tuer, ben, t'es avalent, et tu prends leur pouvoir qu'ils ont, puis après, avec leur pouvoir tu peux tuer les autres, pour faire fun, puis un euh, peu se gonfler pour voler. il Y'a le bougeant mode, y'a le multijoueur, y'a des genres de mini-jeux, il y'a des courses, y'a le gourmet race, c'est genre que... Tu fais une gousse quand t'as un autre méchant, genre. Pis euh, faut que t'avales le plus de fruits en même temps d'arriver le premier. C'est vraiment le fun. Les petits défauts, par exemple, c'est que le mutueur, faut que les deux aillent à la carte pour pouvoir jouer. Fait que c'est ça. Mon sur 10. Bonne partie et à la semaine prochaine. Merci Zach, la semaine prochaine. Erreur d'exécution. Fichier trouvable. Vous devez redémarrer CNX. C'est NX, c'est l'émission pour les amateurs de technologie. Gadgets, critiques, sites web, nouvelles, logiciels, musique de jeu et autres geekeries. C'est NX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou le 10h à Fou. Dash, dot, dash, dot, dash, dot